もう15、もう15。 C'est intéressant là, Je suis en balade, on va t'arroser, on a encore fait mes crânes, intéressant. Si t'as des blagues, on jure intéressé. Donc, viens et fais-nous part l e de ton réseau. Ou prends ton p é t a r d et mets-toi une balle et puis tu sauras ce que je ressens. Là, jamais i j a bon, t é à marcher la s t i p e on a cassé des teutes et débouché des pies. Mais je veux ma monnaie, je veux même le reçu, gars, je veux pas le temps d'écouter tes récits. Et je s u i s a i s hâte comme si j'avais paniqué. Ouais, je les vois ces deux, p i s l s sont paniqués. J'ai les yeux c o u t s comme les oreilles à miquer, je a i s tous les c a n n e r comme si j'étais a n a r i e Ils demandent encore si qui se g a g de Paris. Ils se demandent encore si qui se mec. Doué. Je peux même pas savoir t'es un mec doux Et devant mes gars je suis un mec dur Et devant maman je suis un mec doux Donc si jamais on vient pour drive-by Seul Dieu pourra changer ton mec doux On a connu des moments où c'est la hesse Car s o ne n p o u r dépanner même pas un P2 Si aujourd'hui je peux t'allumer c'est juste pour te montrer que je suis pas un PD J'suis trop m a l é v i q u on peut pas me baigner p a r s e que fuck c'est bête qu'on est plus b a i g n é Je s u i s Dans un holé j'suis sous poney Inafume un c r u c à inafirant comme bélier Jusqu'à l'heure appelle ta mère la putain des fédéraux Nous y'a pas qu'avec la fumée qu'on fédérons カズオ、あエズルエトリー、マラー、ベネオ、ゲン、ランジモン、6、7、エキプ、フレフュー。 j a i s mettre a f a l e et d e s c r i s mais la moula r faut que je fasse. Jamais été hypocrite, y'a qu'on p a r l q u e jeu double face. 15 ans, crois-moi quand j te dis que l'on m'a piqué par des phrases et j me suis vengé par des lettres. i g o j'ai mis des coups de hache. Tu me dois des l o v e s hum, tu ferais mieux payer cash je...、oh, ou j'attends en bas de chez toi avec un dopinel 12 et cash je...、oh, ou le seum quand j vois、mmh. la, hum, t'as une maladie, faut que je brasse. Aujourd'hui t'es à leader prize, demain tu seras en. So、qu Gang!